Pourquoi Oui, monsieur Excider Lou Excider Ah euh, ouais Bonjour, c'est le docteur Toufat. Je vous appelle pour les résultats de votre bilan annuel. Ouais, et alors J'ai le regret de vous annoncer que vous êtes atteint d'une grave affection. qu'est-ce qui se passe Vous avez une technique aiguë. Et C'est mortel ça Bien sûr que C'est mortel, mortel <rire> Ça. C'est mortel ça. C'est mortel ça. C'est mortel ça. Bien sûr, c'est mortel. <rire> <rire> mais il est plutôt lourd. Et ça donne quoi Eh bien, vous prendrez 8 mesures de kick 38 et 45 trois fois par jour. Ouais, d'accord. Des doses lourdes de baseline. Et puis, il euh, y a quoi d'autre De la trance en intraveineuse. Et euh, c'est douloureux, ça Oui, c'est douloureux, et surtout pour les oreilles, car vous devez y rester, sur le dance floor. Ok, donc... Zobacz, <laughs>